Mais quand stage 7, quand il a atteint 6 ans, sa mère s'est rendue en sécurité à ses oncles de la ville, et sa mère est décédée en revenant, alors son grand-père, Abedé al-Muttalib, l'a parrainé.